Guide pédagogique. Test 2. Compréhension de l'oral. Écoutez les dialogues une première fois. Lisez les questions et les documents. Écoutez les dialogues une deuxième fois et répondez. Dialogue 1. Excusez-moi, madame, je cherche le cinéma MK2. Vous connaissez Oui, jeune homme. Vous prenez la rue du Nord. Et au bout de la rue, vous tournez à gauche. Le cinéma est rue Saint-Martin, entre l'église et un café. D'accord, tout droit et à gauche. Merci, madame. Bonne journée.